Bonjour vous êtes sur Radio Campus Lille et vous écoutez Goodbye Kevin, émission 242. Aujourd'hui, Pierrot, comment vas-tu Ça va très bien, salut Léna. Salut. Euh... Qu'est-ce que tu nous as prévu dans ta valise aujourd'hui Dans ma valise, j'ai prévu de la crème solaire avec un groupe mystérieux australien, <rire> euh, un beau plaid avec un patchwork venu d'Atlanta. Vous verrez, c'est que des, des noms mystérieux, quoi des, des teasing mystérieux moi. Ah ouais. Euh, on ensuite écouter des Irlandais qui utilisent des sonorités qui nous plaisent à chaque fois quand je dis nous c'est goodbye Kevin mais j'espère aussi vous chers auditeurs de goodbye Kevin on va ensuite enchaîner avec du garage austien australien Euh, oh comme c'est étonnant Et de l'Indy Rock de Tel Aviv pour finir de mon côté Mais tu vas voir alors c'est marrant parce que on a euh, des choses qui s'interpellent On doit être dans une une ambiance un peu garage Puisque moi euh, personnellement ma sélection est très garage et post-punk aujourd'hui Avec en premier lieu un petit groupe mystérieux également euh, de Portland euh, Suivi d'un jeune artiste prolifique de la scène Garage Punk d'Australie On continuera ensuite avec un groupe aussi éphémère euh, que marquant euh, de la scène underground du, de, du Los Angeles des débuts des années 80 en gros. Et puis on terminera sur une scène pop euh, cold wave suisse euh, un peu plus contemporaine, voilà, pour ce que j'ai dans la mienne de valise. Cool, cool, cool, ça a l'air trop bien. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool, comme d'hab. Et eh ben pour commencer, on va écouter de l'instrumental jazz funk sous le psyché tout ça tout un programme euh, on va écouter ça des le, le groupe c'est les Glass Beams. Euh, c'est des australiens qui cultivent un côté euh, mystérieux, un peu comme les Gotes. Déjà euh, sur leurs photos, euh, ils ont des masques. Tu vois pas leur visage du coup. Ouais. Et euh, ils disent pas grand-chose d'eux. C'est tu vois c'est euh, donc ils cultivent, hein, voilà. Voilà. Comme je l'ai pré précisé. Euh, on sait juste qu'il y a un des membres qui a recherché de la musique de la région d'origine de son père. Donc son père était charenté. Du coup, il connaît le, le bidou, tout ça. Non, c'est pas vrai, <rire> pas du tout. il était... ah, J'ai cru, j'ai marché dedans. Et... Ah non, il est australien, donc il est né en Inde. On s'est dit peut-être que son père était charenté. Bah ouais, d'Australie. Et ton père, il vient d'où, Pio Il vient de Charente. <rire> voilà C'est là où je suis original dans mes inspirations de blagues. Euh, donc, un des artistes, est, euh... son père est indien et pas charenté. Et il arrivait à 17 ans en Australie. Et donc euh, bah, ce membre de ce groupe il a, il a découvert la, la richesse des musiques indiennes que ce soit le classique, la disco et la pop et ça c'est a notamment été une des influences euh, au Glasbin et surtout au seul EP qu'ils ont sorti qui s'appelle Mirage euh, EP qui a, qui a cartonné ou en tout cas qui est tombé sur les, les plus grands dealers de musique qui sont Gilles euh, Peterson ou lamp Killer et là on est sur une ambiance euh, euh, assez crotroque et en même temps avec des gammes orientales. Donc ma foi, c'est assez cool. Euh, on va écouter bah, le l'EP Mirage qui est sorti chez Research Records, et on va écouter deux morceaux. En l'occurrence, le morceau Mirage, et le morceau Kong. Et si vous avez bien aimé, eh ben, cela tombe bien, puisqu'il joue le vendredi 26 mai euh, à Leronef en première partie de Surprise Chef, qui fait également de l'instrumental. Et pour le coup, le concert est assez abordable, il me semble, puisque c'est 6 euros tarifs plein Ça défie toute concurrence. Donc tout de suite on écoute Glassbeams et deux morceaux Mirage et Kong. Lasbins c'est le morceau Kong que vous venez d'écouter dans l'émission de 152 de Goodbye Kevin. Et on enchaîne avec un autre euh, enfin quelque chose d'un petit peu plus euh, énergique euh, mais tout aussi bien. Le groupe s'appelle Fib. C'est un peu galère de préparer euh, euh, un petit topo sur eux parce qu'ils ont pas beaucoup d'auditeurs euh, euh, 500 500, j'allais dire 500 500 environ euh, au niveau de leur profil euh, Et, euh, et en plus ils ont le même nom qu'un gros festival de musique en Espagne ouais, béni ouais. donc du coup c'était un peu compliqué de faire le tri, autant te dire que j'ai zéro info sur eux à part le fait qu'ils viennent de Portland dans l'Oregon et a priori sont deux à composer, même si sur scène je crois qu'ils sont quatre, euh, ils ont sorti un album sans titre en 2021 et puis c'est tout, et euh, je te propose d'en écouter deux extraits puisque les morceaux sont assez courts, moi dans l'ensemble j'ai bien aimé le l'écouter mais pareil c'est un un album qui doit durer 20 25 minutes à tout casser. Donc voilà. Et c'est quel style Luc tu as dit plus énervé euh, bah c'est un peu du bah c'est pareil, c'est du post-punk mais qui part un peu dans tous les sens, euh, même un peu garage, un peu noise par moment donc euh... ça bouge un peu. Ouais, ça bouge un peu, ça part dans tous les sens. Donc le premier morceau s'appelle Taking the Peace et euh, le deuxième s'appelle Bedside et c'est les fibles tout de suite. bet sai t'es FIP bah non pas du tout FIP avec Taking the Peace et Bedside et non vous êtes sur Radio Campus Lille pas FIP et euh, <rire> bah oui et bah oui euh, on continue avec le groupe Algers euh, groupe d'Atlanta qui sort son quatrième album qui s'appelle Shook euh, toujours chez Matador Records et dans cet album ils vont vers euh, tous les styles musicaux e euh, à la fois pour illustrer l'ensemble de leurs influences. Ils arrivaient pas à choisir. Non, ils arrivaient pas à choisir. <rire> hey, je te dis, moi j'aime de tout. J'aime de tout. Mais vraiment. <rire> et qu'est-ce que tu manges Mais moi un peu de tout. <rire> L'esprit tapas, tu vois, j'adore. Le buffet à volonté. Voilà. <rire> euh, et donc bah, il brouille un peu les pistes, tu à la fois du post-punk, du gospel, du hip-hop, de la musique expérimentale et du jazz. Et donc en fait, bah, cet album choc, et ben c'est un peu une expérience musicale à lui tout seul. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est vrai qu'en l'écoutant, je me dis plutôt ce baron on dirait bon voilà, tout ce on que, je, que je vous dire. Tout. <rire> Donc ça fait un, un projet assez cool avec des morceaux euh, à durée euh, très variable. Je vais vous proposer d'en écouter deux, on va écouter A Good Man et on va écouter euh, également A Kent Stand Daggers. Mmh. Oh va oh. Qu'est-ce que j'avais dit T'avais dit exactement euh, la vérité, Pierrot. Plein de styles différents. Hein. Exact. Limite, ça faisait un peu plus hip-hop, là. Ouais, carrément. Mais c'est ça qui est intéressant. En l'écoutant, j'ai fait... En fait, bon, je... si au tout début, personne. je l'ai écouté euh, des petits bouts à droite à gauche. Puis après, j'ai écouté l'album dans son ensemble. Et j'ai fait... Ah ouais Ah, ça un délire, quoi Ah, ah les gars, ils sont... ils sont partis loin. Quatrième album, on fait d'un wak. <rire> c'est <rire> comme dans la vie. Moi, je 50 ans, bah, je pète au bureau, je m'en fous. <rire> voilà. Ok, bon bah, sur ce, cette bonne blague euh, on enchaîne avec Billam euh, billam qui vient de Melbourne en Australie. Et là encore j'ai pas beaucoup d'infos sur lui. il se décrit comme un artiste qui fait de l'autisme corps et euh, il est plutôt arrangé dans la catégorie garage punk. Et en plus de ça, il aime beaucoup les synthétiseurs. Bref, euh, il est pas mal actif sur la scène punk depuis ses 16 ans. Et je crois qu'il en a 20 maintenant. Alors, c'est que de l'approximation, vous verrez. Euh... Non, non, c'est bien. Hein. Voilà. Euh, et c'est un artiste assez prolifique parce que il a plein de démos. Euh, il a participé à plein de compilations. Je... Il a sorti trois albums en 2022. Et en plus de ça, son premier groupe, enfin son premier euh, album, euh son premier projet et euh, qui s'appelait Disco Junk. En fait, il l'a jamais lâché et il continue à faire à sortir des trucs sous ce nom-là en plus de Biliad. Ah ouais, okay, actif quoi. Voilà. Ouais, exactement. Et euh, donc hyperactif euh, avec des chansons courtes là encore. Donc je te propose d'écouter euh, bah disons, j'ai pas dit de quoi. Je crois que c'est de et eh ben j'ai pas noté de où ça vient. Euh, Ce, ces morceaux là si ça vient d'un EP ou juste un single c'est ça ouais c'est ça mais euh, bon c'est pas très grave je vais regarder pendant qu'on les passe et puis je vous préciserai ça après euh, du coup le premier morceau s'appelle Havana Syndrome et le deuxième s'appelle Pub Test et c'est Biliam tout de suite sur Radio Campus Lille C'est Billiam euh, qui vient de Melbourne en Australie. Bonjour, william Donc, le premier single était sorti en décembre 2022 sur le label Underheat Records. Et le deuxième, donc PubTest, était sorti en novembre, lui, sur le label Psychic Hysteria. Mais globalement, il sort beaucoup de choses chez Underheat Records. Voilà. Beaucoup de groupes australiens dans cette, euh, oui, oui, oui. Dans cette ben, émission. C'est une scène qu'on aime beaucoup. Oui, oui c'est vrai que c'est une scène où il y a beaucoup de groupes euh, garage post-punk euh, qui, qui émergent et qui existent depuis euh, quelques années. quoi C'est un grand pays. Hein. Ah oui, hein. même <rire> si c'est une, ah ah ouais, ouais, une, une île. Ah ouais, c'est une île. Mais... C'est une île. C'est une île, t'as continent. Elle ah ouais T'es plus seule. Un continent, c'est genre... Toi, plus que la France, ça fait oh, Je sais pas beaucoup. Hein. Tu peux mettre euh, 5 ou 6, je crois. Euh, euh, non, ouais, je dirais rien. même plus. <rire> moi, je dirais euh, euh, 500. Ah ouais Ouais. Ah, comme les 500 euros que j'ai... Et me... moi, mon frère, en fait. En fait, tu sais... Et un couteau énorme. Une fois, mon père a mangé une pomme. Allez, <rire> c'était golden. Allez Arrête, Léna. On enchaîne avec un groupe. Ces mecs-là, c'est des petits plaisantins. Pas du tout, ça va rien dire. Euh, c'est des cinq musiciens qui viennent de Dublin. Ils s'appellent melts et ils ont sorti euh, leur album en mai dernier. Ça est bizarre de dire en mai dernier, c'est presque il y a un an. Euh, leur dernier et seul premier album. <rire> Donc Meltz, ils ont sorti un album qui s'appelle Maelstrom. Euh, chez Mother Sky qui a été produit par Daniel Fox qui est Daniel Fox c'est un des leaders de Girlband pour vous donner la direction sur laquelle ils, ils vont parce que c'est un album qui fusionne euh, euh, à la fois le rock psyché et qui rajoute des touches de post-rock et crotte et un peu de bruit il y a du bruit parce que Girlband <rire> ils aiment bien un peu de bruit c'est vrai qu'ils aiment bien euh, si on pourrait les positionner sur la frise musicale de la vie on pourrait les mettre entre Spaceman Free The voir un peu le, les Black Angels pour le côté euh, psychédélique. Euh, et donc, je vous propose d'écouter Outlier, Outlier, Outlier, Outlier de Mels, et ma foi, c'est mon coup de cœur de la semaine, avec un an de retard, mais c'est très très bon. c'est le morceau Outlier issu de leur album Maelstrom très très chouette j'ai beaucoup aimé voilà si tu veux tout savoir je sais tout <rire> euh, on enchaîne sur un peu la même chose enfin tout du moins sur le côté répétitif parce que c'est pas encore la même chose là on est plutôt sur du post punk. Donc euh, euh, c'est les Grey Factor, Grey Fighter Factor, euh, Factor pardon, euh, qui était un groupe de synth puck légendaire et éphémère euh, qui a marqué la scène underground de Los Angeles entre 1979 et 1980. Alors ils auront enregistré que deux EP à cette époque-là euh, mais ils les ont jamais sortis puisque euh, bah, ils se sont dissous. Voilà, le groupe s'est dissous, donc ça n'a Ça n'a jamais été publié. Le groupe n'existe plus Voilà, mais c'était sans compter sur le label Damaged Disco euh, qui a compilé les enregistrements et euh, a sorti fin janvier la compile qui s'appelle 1979-1980 AD Complete Studio Recordings et qui est en fait euh, une compilation de ces euh, deux EP euh, qui publie enfin, euh, combien combien d'années après 40 ans après? À peu près ouais. À peu près. Voilà. Donc le morceau qu'on écoute s'appelle Yo Yo So Cool c'est les Grey Factor tout de suite. avec le morceau You're so cool et la légende dit que c'est sur ce morceau-là à cause de ce morceau-là qui se sont dissous. qu'ils dit "C'est toi qui est trop cool." Non, c'est toi, arrête. C'est toi qui est trop cool. Non, c'est toi, puis ils ont fini par se battre, puis après ils se plus jamais parlé. C'est ça qu'ils disent à la fin cool. You're so cool. Ah OK. C'est le titre de la Ouais, ouais. Mais c'est qu'à la fin juste le quand ça fait avec l'effet ça faisait penser à un jeu vidéo KO. Street Fighter pour les connaisseurs, pour les geeks. Euh on va partir sur un morceau beaucoup plus court. Euh, je sais pas si vous entendez derrière le petit fond sonore Célées Oasis et en fait bah c'est un groupe australien que je vais vous passer qui est un peu en lien avec Léa Oasis quoi qu'assez proche au niveau du son. On est sur du rockage, c'est les RMC ou RMFC pour les anglo-saxons. Et euh ils a, ça faisait un moment qu'ils avaient rien sorti oui, mais ils sont sortis il y a peu en 2022 un single qui s'appelle Access chez antifade fade Records euh, qui ce, ce, ce, ce, ce single était sorti en 2022 et il a annoncé un LP prévu pour début 2023 c'est une nuance le début, début 2023 ça peut être maintenant comme c'était il y a deux mois oui, pour le moment il y a rien est qui est pas. sorti uh -huh. avril est encore long on n'en sait rien Et donc, euh, le single il s'appelle Access et c'est un, un morceau assez court et direct qui combine un riff de guitare un peu euh, dans le style dévo et une section rythmique en, rythmique entraînante. Tout ça programme. Access de RMFC. Euh, de 2 rmfc <rire> vous aussi vous accédez à la meilleure émission de Goodbye Kevin, à la meilleure émission de radio, parce que c'est un homonyme pour dire la même chose, émission, émission. Tu ne te suis plus Léna, si, c'est suis... normal, c'est bientôt la fin. Très bien, alors on va s'engouffrer un peu plus dans le post-punk et la sainte punk-pop D'accord Oui, oui. Euh, avec un groupe contemporain, cette fois, qui s'appelle Walter Frosch. C'est euh, un duo suisse formé par Mike Saxer et Rune euh, Dahl-Hunson. Désolé, les gars, si je prononce mal, vos prénoms. Euh, ils ont un EP qui devrait sortir d'ici l'été 2023. Mais pareil, tu vois, c'est d'ici l'été. Eux, en tout cas, ils sont un peu... Moi je pense que d'ici l'été 2023 et début 2023, c'est un peu la même chose. Ouais ouais ouais. Ils ont, ils ont eu... parfois tu sais faut pas avoir trop d'ambition en 2023 au sens d'un truc. Bah oui, c'est ça. Parce que même ça c'est ambitieux. Bah oui oui oui. Euh, mais nous c'est pas euh, du coup euh, à cette sortie là qu'on va s'intéresser euh, Nous on va s'intéresser à leur première sortie Première sortie C'était en 2020 euh, L'album s'appelle Disco Tekken Besitzer Et euh, le morceau qu'on va écouter s'appelle Searching Hands Il est de très bonne manufacture je dois te le dire Donc c'est Walter Frosch Tout de suite avec le morceau Searching Hands Barrière. Passe était Walter Frosch. <rire> pardon, ça, euh, pardon, Avec le morceau <rire> Searching Hams. Voilà, ça va faire rire de, de le show. Alors, vous voulez savoir ce qui m'a fait rire C'est dire Frosch et je venais de faire chuchuche. Donc c'est complètement débile. Voilà, je vous l'avoue. Mais voilà, il y et avait il y, compte... y avait point de moquerie. Euh. On commence à se connaître, on se dit tout. Et voilà. Euh, pour terminer cette émission, on va écouter euh On va écouter un guitariste qui est originaire de Tel Aviv qui s'appelle Magon euh, qui avait à la base avant son projet Magon il avait un premier groupe qui s'appelait Charlotte et Magon c'est là, c'est plutôt simple et il avait sorti son premier album en 2019, Out in the Dark chez December Square il en a sorti un deuxième et là on va écouter ce premier sorti en 2019 puisque le morceau que j'ai choisi The Street c'est celui-là qui m'a tapé aux oreilles et euh, bah, dans son projet euh, il est... Euh, Il va vers l'indie rock, qui sont bon le Lofi et les années 90, avec une esthétique euh, euh, digne des cramps. Okay. Même si dans le morceau, on va pas le retrouver euh, forcément ce côté cramps et garage un peu sale, le rockabilly. Euh, on retrouve en tout cas sa voix, je trouve qu'elle ressemble un peu à celle de Kevin Morby, un peu plus rock. Voilà ce que je voulais dire euh, sur Magone. Et on va se quitter avec ce morceau Le morceau, il s'appelle The Street de Magon et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine et beau week-end